de dieu de non, de dieu de merde Putain, de putain mais, mais c'est quoi de cette de merde. merde, là Qu'est-ce que c'est que cette merde, putain. là Putain Putain Je là, dans cette rue, putain de rue, là Putain de putain C'est quoi cette de merde là Putain C'est ce truc de merde, là C'est qui brûle, Putain, ça pue C'est quoi, ça C'est quoi cette odeur de merde Joue, de cramé, là. là, putain, putain est de ah, est quoi, est Il train de un me mec qui brûle, il a un mec qui sur le Merde, merde Il y con, là, là-haut, là ! Qui se branle, là Putain de merde Putain, je suis où, là Putain, mais c'est quoi, cette merde, là Je suis où, là Il des putes dans cette rue, là putain, pute... de non, merde. Est putain, de merde des hey, hey, putes dans cette là Regarde, merde, regarde, moi, ça, c'est... Putain de merde, là Putain de merde! là Hé, dans la boutique, Putain Je suis où, là regarde, regarde, moi Putain de merde, là Regarde, moi, ça, putain de merde Ah putain! Ah putain! La boutique là! La con là! Regarde! Petite mini Attends! Merde, le client, c'est putain! Ça, là, là. Là. Là. Pas, ah, ça, jupe, regarde! Regarde décolleté là! Eh! Par mini-jupe Putain de merde Putain! Putain! Putain, il s'est là! Putain de putain de merde! Eh mon chien! Prends une connard! Garde-moi ça dans leur voiture, là culé. Ça avance ne pas, parler, là, là Et ça se... Bah ça klaxonne, oui. là. Eh, eh, là Ça clexonne, ben oui C'est quoi, ça Ça boit C'est putain, pas Quand ça fait l'honne, putain de Ça tend, là C'est putain de là C'est putain de là Putain de pomme, là 220 Ça c'est putain d'enculé, énervé là Et là Ça le magnétique, là J'en peux hey, plus, ça pipe, ça suce quoi, putain! J'en peux plus d'être con, hein! Putain de merde! Putain. Oh, putain, ça, me ça se niche, ça se pique, ça se fume là! Ça boit, putain, ça putain, se, putain, se putain, lave pas! Hey, putain! Merde, putain. putain. Cancer des nerfs, intensité de merde, d'onde magnétique, me TV, putain, là, de la radio, de faune, ouais, ouais, ouais, putain, y'a du wifi pas partout, là, 220 à la terre, là, putain, putain, ça, ça te te te prend la tête, là, putain de passé, merde, j'en ai plein le cul, là, et y'a autre connerie électromagnétique qui traverse, là, j'en peux plus, j'en ai marre de cette putain de merde de vie, là, putain, j'en peux plus d'être traversé par les Satellite de merde, putain de monde de merde! putain! Eh! J'en ai une merde Demain, je serai mort là! Avec ces connards Demain, demain, qu'ils ne vont rien! Le futur a déjà passé! Mais c'est passé! Ouais! Ouais! Putain de merde, enculé là! Avec ces conneries! Alors, le toujours le passé là! On lui fait dire d'abord ce qu'on veut à se passer de merde là! Tout est flou tout est flou! Ouais! Aujourd'hui! Eh! On s'en fout quoi, putain! Tu en as connu, de eh? Devant bon. des milliers. Ma queue, là, aujourd'hui, d'une bière à la main, là, ouais, ouais. à pisser des dans la nuits. rue. Courageuse, une nuit, là, complètement ah. bourrée, là. Ah. Elle se bourrée et se faire bourrer. On oh, ouais. a connu des milliers ah. de connards, là. Ouais. Ah. De ah. Des ah. Des ah. Rêves, ouais. Ouais. connu vrai, des là. milliers. Et je des suis perdu, là. Ouais, je suis con. Des courageux, hein? D'une nuit. Ouais, non. Elle se bourrait et se faire bourrer, ouais. Putain, oublier, ouais. Des rêves et des rêves. Qui m'a créé, je suis perdu. Merde. Comme ça, putain, eh, je suis perdu là. Putain de merde là. Con ouais, comme les autres. Là, là. Où je suis là non hey, idiot, Non! Toi. Dans la putain de tête, là, je suis perdu là. avec ces connards, là. tout Sans ça. C'est ma conscience Eh, Tu m'a créé vrai. là. tu m'a créé au fond, hein, en fait. C'est ma conscience. Comme ça, conard. putain. Hein Je te faire foutre, connard. Putain, si je pouvais être comme ces autres, simplés là, ces autres idiots de merde là. Je me Sans conscience, hein! Car, euh, Dieu est terre, Dieu! Ah oui, Dieu! ferme là ta gueule! Dieu est sa. Se... Ouais, ouais, ouais, il crache, ah, putain! Il se... T'as rien à faire de merde! T'as rien à faire avec toi, de là, dans la merde! C'est ma conscience, Dieu! Connard! Ferme ta gueule! C'est. Pigalle! Celui-là, hein! Va te faire foutre, hein! Va te faire foutre, ton cul de merde! Putain de salaud Eh! Là dans la rue, tu me fais chier maintenant! Putain. Ça là tout le monde là, mais t'as un... rien à faire ici. T'as rien à faire avec moi là, là dans la rue. Là. Putain. Et peut-être que avec tout le monde, hein. Eh. T'as des castons, poire. Laisse tomber. les tiens, hein. Quand ils ont besoin de toi. laissé tomber tous les tiens d'abord. T'étais où quand t'en avais besoin de toi Quand j'avais besoin où toi Quand j'avais besoin de toi T'étais où, connard étais où quand j'avais besoin besoin T'entends de eh. conne, là Et personne Il a Alors, casse-toi, maintenant, connard de C'est qu'un un posteur de merde Alors, est de Et l'autre, eh. là marie, marie. De merde Qui se doit, toi hein Et t'attends quoi, là Chaudasse, là Putain, c'est quoi, mais ça, ça C'est pas vrai, là C'est pas, pas vrai, ça, c'est pas vrai Là, j'en ai une. marre Il y en a, a de pas merde, un Pas une, hein La pour faire des putes, là Eh, eh non, eh la la taf, marre, là. Là. Eh, putain de merde, salope, là en plus, en je me suis Pour faire les salopes, dessus, là, là s'habiller comme les, les putains de j'en En plus, je me pisse. De chier, eh, je suis en train de me pisser dessus, là Putain de merde Sur les pompes, la merde Putain de merde Putain de merde Putain de merde Putain, de merde, ah. putain. Là, Ça me gonfle Putain, ça me gonfle Shit Putain de, pas. de merde, je dormais. Et je me rentre là parce que ça me fait chier. Là, c'est con. Des fois, Putain. Pourquoi Mais je conduirais pas, les gars Je tiens plus beurre et sel, y a des fois. Et ouais. j'en ai, ouais. je suis revenu. Bien. Je t'en merde, connard. Tu te dis qu'on tente de faire des câlins Barbu, dis. Et puis c'est tout. Je vois pas, hein Putain. Je suis revenu. Ici. Merde. On voit bien, connard. Qu'est-ce qui t'en merde, en, en fait Tu parles moi, hein Je vois bien, hein Je vois. Hey, Toi, tu vois Toi, tu vois pas. Je vois pas, moi. Aussi, hein, connard Ta gueule Putain, je suis fatigué. Toi, là, j'en ai là. Toute cette vie de merde d'enculé. Putain, allez, ferme, là, ta gueule M'épuise-moi J'en ai un, Putain, tu me fiches Merde Non, mais là, c'est pas le moment, arrière. Tu attends, Oh, mon bonbeau Putain tu me fais chier, toi Tu me... Hey Mais non, ça arrive, tu me fais pêcher, mais tu veux parler tout en me fais conner, conner, conner, conner merde, donc, Alors, gueule, salon, eh? Ferme la tête, salope Ferme la connard. putain de gueule, de putain de chic mais de mais merde Arrête, maintenant Allez, ferme la, putain de sale. Putain de... Putain donc, de... dégage Putain de... Oh putain, merde. non, non, non, non, non, Putain putain de